1, 2, c'est bon. C'est bon? On m'attend deux fois. 1, 2, exode. 1, 2. 1, 2, exode 23. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Exode 23. Exode 23. 1, 2. C'est bon? Ok. Parfait. Ah, c'est bon, je m'entends. <rire> c'est super. Vous allez, vous allez bien? Je suis content de vous. Oui, ouais, ça, va. ça va. Le Seigneur fait grâce. Amen. <rire> Comment <rire> Chaque jour suffit sa peine. <rire> Donc ce matin, on va, euh, avec la grâce de Dieu, on va voir Exode euh, 23. Le thème que j'ai eu à cœur, c'est Vous servirez l'éternel, votre Dieu. Servir... Qui parle de servir, parle de serviteur. Et qui parle de serviteur, parle de maître ou de seigneur. Et il, y a, et il, doit, il y a une relation entre le serviteur et le maître. Et je vais parler encore davantage de l'avant. On va lire le passage. Et ensuite, je, je reviendrai là-dessus. Donc, Exode, chapitre 23, euh, les versets 1 à 33. C'est bon Ok. Je lis la parole du Seigneur. Tu ne répandras point de faute bruit, tu ne, joindras point, tu ne te joindras point au méchant pour faire un faux témoignage. Tu ne serviras point la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi et son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Pendant six années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la septième, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant six jours tu feras ton ouvrage, mais le septième jour tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger Et du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu. Qu'on qu ne l'entende point sortir de votre bouche. Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours, au temps fixé Dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Tu les détruiras, et tu les briseras, plutôt leur statut. Vous servirez l'éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie de, du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai, je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les, les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens et les Cananéens les et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays devienne un désert, et que les bêtes des champs ne se mutilent entre toi. Je chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai lim tes limites depuis la mer rouge jusqu'à la mer des, des, des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et je les chasserai devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu et ce serait un piège pour toi. C'est suffisant, non? <rire> Vous servirez l'éternel, votre Dieu. Comme je le disais, servir amène la notion de serviteur. Et serviteur amène la faire référence à, à, à... En fait, on ne peut pas parler de serviteur sans parler de maître ou de seigneur. Et... Il doit y avoir une relation entre serviteur et seigneur. Et ce soir, on va voir l'une de ces relations qui est... Qu'est-ce Qu que j'ai dit? Ce soir? Oh. Ce, matin, <rire> ce, matin, ce matin, on, on va voir euh, euh, la... L'une des relations qui doit y avoir, primordiale, importante, fondamentale, entre un serviteur et son Seigneur. Sommes-nous des serviteurs de Dieu? Et selon la volonté de Dieu, cette relation-là, cette relation c'est L'obéissance. 1 Samuel 15, 22-23, la Bible déclare. En fait, ici, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que les, les, les enfants d'Israël sont face à, aux Amalécites. Et vous vous rappelez, plus tôt dans l'Exode, lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, il y a Am Amalek qui s'est opposé à lui Et ils sont allés en guerre contre Israël. Et Dieu a donné la victoire à Israël. Et Dieu a dit qu'il va effacer Amalek. Il va exterminer Amalek. Là, on se trouve, des années plus tard, là, c'est Israël à un roi, Saül. Et le peuple d'Israël ici va aller en guerre euh, contre les, Am les Amalécites. Et là, Dieu dit à Saül au travers du, du prophète Samuel, tu vas les exterminer. Hommes, femmes, enfants, tout le monde, même les animaux, tout, tu vas vouer tout par interdit. C'est dans ce contexte-là qu'est ce verset. Et qu qu'est-ce qu que Saül a fait? Saül, il a exterminé, il a Il a, en fait, il a exterminé les êtres humains, sauf Agag, et il a gardé les, les meilleurs brebis, les meilleurs euh, euh, euh, bétails. C'est ça. Il a, il a gardé ce qui, est, ce qui avait beau, ce qui avait de la valeur. Et tout ce qui n'avait pas de la valeur, il a tout exterminé. Mais tant que s'il y avait euh, un, euh, une brebis euh, chétive, il l'exterminait. Par contre, s'il y avait une brebis qui était en bonne forme, il gardait. Et là, lorsque Saül et, et Samuel plutôt allaient le voir, il dit Mais pourquoi as-tu fait ça Il a dit Non, que c'est pour honorer Dieu. C'est pour prendre ces, ces brebis-là qui sont en bonne forme pour donner un holocauste, pour offrir à Dieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'est ce, qu ce passage. Et voici Samuel qui dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bétails. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Donc là, obéissance, sacrifice. Obéissance à Dieu, ce qu'on fait pour Dieu. Les efforts que l'on met à servir Dieu, notre temps que l'on passe ici ce matin, notre temps que l'on passe à l'église maison, Dans quoi Dieu prend plaisir Et la Bible est claire ici. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Alors ce matin, au travers de Exode 23, Dieu interpelle, Dieu nous interpelle à l'obéissance. Parce que pour lui, l'obéissance est primordiale, est fondamentale. Et il nous l'interpelle en utilisant quatre voies. La première voie, c'est que Dieu interpelle son peuple à l'obéissance en lui donnant des lois civiles. Qu'est-ce que j'appelle loi civile loi, Je vais revenir dans le passage, mais loi civile, c'est tout ce qui régule les rapports entre les êtres humains. C'est bon Des versets 1 à, 1 à 2, il est écrit « Tu ne répandras point de faux, de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne serviras point la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand homme pour violer la justice. » En résumé, ici, c'est dans mes rapports avec l'autre, je ne dois pas user de faux témoignages. Et là, particulièrement dans le domaine juridique, dans un procès. Le deuxième aspect, c'est au niveau des jugements. Donc, dans mes rapports, dans les rapports avec les autres, faire preuve de jugement juste. tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Donc, ce n'est pas parce qu'il est pauvre que tu vas le favoriser. Il faut que tu sois juste dans ton jugement. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi et où son âne est garée, tu le lui ramèneras. Donc, même si c'est ton ennemi, fais-lui du bien. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Là encore, celui qui te veut du mal, celui qui a quelque chose contre toi, toi, fais-lui du bien. Tu ne porteras point atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Donc, plus on l'a dit, ce n'est pas parce qu'il est pauvre que tu, dois, euh, euh, que tu dois le favoriser, mais aussi, ce n'est pas parce que l'autre aussi est riche que tu dois Euh, euh, défavoriser le pauvre. Donc on voit ici que Dieu appelle son peuple à faire preuve de jugement équitable, de jugement juste. « Tu ne prononceras point de sentence unique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste car je n'absoudrai point le coupable. » Dieu aussi, c'est un Dieu juste. Celui qui est coupable, il dit coupable. Celui qui est innocent, il dit innocent. Il ne dit pas que l'innocent est coupable ou le coupable est innocent. Et il engage son peuple à agir ainsi. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Donc, tu feras attention, pas particulièrement aux magistrats, aux juges. Hein? Tu feras attention. Hein? Il faut. Tu dois, tu dois user de discernement et les cadeaux ont tendance à dévier ça. Oui, c'est ça, les pots de vin, et les enveloppes brunes, exactement. <rire> tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte, Les, les Égyptiens, les, ils, ont, ils ont été esclaves des Égyptiens. Ils n'ont pas été traités de façon juste en Égypte. Mais Dieu leur demande, vous, vous savez ce que ça fait, mais Dieu vous demande d'être juste envers ces personnes-là. Donc là, on voit que dans ces différents préceptes, commandements, Dieu interpelle son peuple à... Je vous donne ces paroles-là, mais obéissez, faites ce que je dis. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique ça? Et là, il y, y a beaucoup d'exemples dans la Bible, mais... Mon, mon, mon regard s'est focalisé sur Matthieu 5, 21 à 48. Pourquoi? Parce que Jésus dit, il est écrit, mais moi, je vous dis. Il est écrit, mais aujourd'hui, pour ce qui s'applique à vous, voici ce que je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, moi la parole, moi Jésus, dit que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhedrin. Donc on voit ici Dieu, Jésus, dit aujourd'hui, dans vos interactions, les uns avec les autres, voici comment vous devez vous comporter. Voici l'essence de ce que Dieu voulait révéler à travers ce qui a été dit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens te présenter, viens présenter ton offrande. L'introduction, l'obéissance, vaut mieux que le sacrifice. L'offrande, c'est le sacrifice. Mais Dieu dit que obéis, réconcilie-toi avec ton frère et avant de venir, fais ton offrande. Donc on voit ici que Cet... Jésus dit, voici comment vous devez vous comporter les uns envers les autres. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. « Si ton droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. » Donc là également, rapport entre un homme et sa femme. Il a été dit ça, « Mais moi, voici ce que je dis. Aujourd'hui, ce qui s'applique à vous. » Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjuras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tout ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, aujourd'hui, voici ce que je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on qu y ajoute vient du malin. Là, là, là aussi, dans vos relations, voici ce que le Seigneur aujourd'hui attend. Vous, a, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, Hein? Je dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur une joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à prendre un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. On a vu quand, au début, Dieu, Dieu disait quand ton ennemi, quand l'âne de ton ennemi ou l'animal qui appartient à ton ennemi est en difficulté, va et aide-le. Là, aujourd'hui, Dieu redit ça, mais sous une autre forme. Fais du bien à ton ennemi. Ne conteste pas avec lui. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et là, Dieu, et là le Père qui, est, qui fait pleuvoir, hein, qui fait lever le soleil sur les méchants et les bons, il, il le fait aussi sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle, quelle, quelle récompense méritez-vous Les publicains n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Lorsque Dieu, dans Exode, donne, ses, donne les, les, ses commandements et sa parole à son peuple, Dans sa pensée, c'est de distinguer son peuple des autres nations. Vous serez une, un royaume de sacrificateurs. Donc, c'est de le distinguer des autres. Donc ici, aujourd'hui, en tant que disciple de Jésus, maison de Dieu, qu'est-ce qui vous distingue du monde Si vous faites exactement ce qu'ils font, si vous aimez vos amis et haïssez vos ennemis, vous ne faites... Rien ne vous distingue d'eux. Faites du bien à tous. Donc, on voit ici les lois civiles, les, les, dans l'Ancien Testament, loi, loi civile, mais on voit concrètement aujourd'hui comment ça s'applique à nous, dans nos interactions entre nous, non seulement entre frères et sœurs, entre époux et épouses, mais aussi avec tous les hommes. Et ça, Dieu nous interpelle, chacun ici, à obéir à ses paroles, à ses préceptes. La deuxième voie que Dieu utilise pour interpeller son peuple, c'est les lois cérémonielles. Qu'est-ce que j'entends par lois cérémonielles? Lois cérémonielles, c'est tout ce qui fait référence au culte à Dieu, tout ce, que, tout ce qui est en lien entre nous et Dieu, ce que Dieu demande de nous par rapport à notre culte, ce on, comment lui, comment on le sert, comment on le glorifie. C'est bon? Donc, loi civile, loi cérémonielle. Donc, pendant six années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit.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 du repos. Et que le fils de ton esclave et de l'étranger est du relâche. Donc ça, ce sont les instructions ou préceptes qui font référence à, à Shabbat. Au, au, au. Hein? Je le dis, hein, comme, comme les Israéliens le disent, Shabbat. Donc, euh, voici comment tu dois te conduire par rapport à ça, par rapport Au sixième, six jours tu travailles, septième jour, tu le, tu, tu le mets à part. Six années, tu utilises, tu travailles, tu, tu travailles ton, ta, ta, ta terre, mais la septième année, voici ce que tu fais. Donc ce sont des préceptes très précis sur comment est-ce qu'ils doivent se comporter par rapport à ça. Il y a aussi des préceptes relatifs aux fêtes. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, vous ne prenez « Point, le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Trois fois par année, tu célébreras la fête, des fêtes plutôt en mon honneur. » Donc, des choses qui font référence à Dieu. « Tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain. » Comme je t'ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Donc en cette fête là, c'est pour qu'ils se rappellent hein, de, de leur sortie d'Égypte. En fait, ce n'est c'est pas tant pour Dieu, ces fêtes-là, c'est pour eux pour qu'ils se rappellent de ce que Dieu a fait, parce que l'homme oublie. Euh... Okay. Et l'on de se présentera point à vide devant ma face. On a la fête des moissons, okay? des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Donc, quand ils sèment, ils prennent les. les et quand, lorsque le, quand le temps de la récolte vient, ils prennent les premiers fruits et ils donnent à Dieu. C'est quand même un acte de foi. Parce que tu ne sais pas ce qui va suivre après. Mais Dieu dit Donne-moi les premiers fruits, obéis à ça et tu verras ce qui va suivre. La fête des récoltes. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail, trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur. C'est quand même quelque chose. Tous les mâles se présenteront devant le Seigneur. Ils étaient quoi? 2 millions. Hein, quand ils sortaient, c'est deux millions. C'est ça. Donc, 600 000 adultes. Donc, mettons au moins 600 000. Bon, au moins la... Un bon nombre de personnes, <rire> voilà, pour ne pas. <rire> donc, dans se présenter devant le Seigneur, tu n'offriras point, ok, avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée hein, pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les premiers des premiers fruits de la terre tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » Donc là, on voit que ces différents préceptes, que ce soit au niveau de Shabbat, que ce soit au niveau des fêtes, Dieu leur dit ce qu'il attend d'eux. Dieu leur donne les lois par rapport à ça. Comment il doit se conduire par rapport à lui? Maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, loi cérémonielle, bon, je ne dirais pas loi cérémonielle parce qu'on n'est plus sous la loi, mais qu'est-ce que le Seigneur nous a donné qui fait référence à ça? La première chose, c'est le baptême. Encore une fois, j'ai dit cérémoniel, c'est tout ce qui est en rapport avec Dieu et nous. Jésus a dit que Dans, dans Matthieu 28, 16 à 20, lorsque, euh, au niveau du... Bon, je vais lire à partir du verset 19, bon, 16 plutôt, les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et euh, quand ils le virent, ils se procédaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur enseigne tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est un commandement du Seigneur. Faites de toutes les nations des disciples, ne vous arrêtez pas là, mais baptisez-les. Donc, le baptême est un acte d'obéissance à Dieu, à ce commandement de Jésus-Christ. Dans acte, lorsque le... le ça, ça c'est après que le Seigneur soit monté. Lorsque l'apôtre Pierre hein, annonce l'évangile à des milliers de personnes, eh bien, Voici ce qu'il dit après sa prédication. « Répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appelle. » Donc vous avez entendu la prédication, vous avez décidé de donner votre vie à Dieu, à Jésus Christ, répentez vous mais ça ne s'arrête pas là, baptisez-vous au nom du Seigneur. Amen. L'autre instance cérémonielle hein, établie par Jésus Christ, c'est la seine scène. Et là, On le voit dans Luc 22, où Jésus-Christ est à table avec ses disciples. Et il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque, vous, avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne, mangerai, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Donc, il prit la coupe et rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la, car je vous le dis, je ne boirai plus. » désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain, il le rompit, il le donna. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites quoi Ce qui vient de décrire, le pain et, la, et, le, et le fruit de la vigne, faites ceci en mémoire de moi. Donc, le fait de faire la sainte scène, en le faisant, on obéit au Seigneur, à un précepte qu'il nous donne. Non? Exactement. Ça ne se fait pas seul. Parce qu'ici, il n'était pas seul. Il était avec les disciples. Donc, ici, comme dans l'Exode, avec les lois cérémonielles, comment ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui Jésus-Christ nous donne le baptême et la sainte scène. Se faire baptiser et faire la sainte scène. La troisième voie, donc, donc la première voie ici, pardon, la deuxième voie que Dieu utilise pour interpeller son peuple à l'obéissance c'est les, les lois cérémonielles et le Seigneur nous demande d'obéir à cela la troisième voie c'est que Dieu interpelle son peuple à l'obéissance en lui envoyant un ange Exode 23 20 à 3 voici j'envoie un ange devant toi et quel sera le rôle de cet ange là te protéger en chemin et te faire arriver jusqu'au lieu que j'ai préparé. Deux choses. La première chose, cet ange-là va te guider, va t'orienter ou vers une destination qu'il a préparée, qui attend le peuple. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix.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 chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Gébusiens. Et je les exterminerai. Donc Dieu veut que son peuple marche dans l'obéissance. Et il envoie un ange pour aider ce peuple à marcher dans l'obéissance à suivre ses voies. Aujourd'hui, comment ça s'applique à nous? Vous vous rappelez que c'est un c est, c est... en fait aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque, lorsque Jésus, à la veille du, du, du départ de Jésus, Lorsqu'il parle à ses disciples, il leur dit, je vais partir. Et voici ce qu'il ajoute. Mais qui aura un consolateur qui va venir? Donc, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, son rôle est de vous conduire comme l'ange, dont le rôle était de conduire le peuple. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mon nom est en lui. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même. En fait, il est mon représentant au milieu de vous. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi... J'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dont le rôle est de nous conduire, de nous diriger. Il vous rappellera, c'est que, il vous rappellera ma parole. Donc son rôle, c'est de nous aider. Durant notre pèlerinage sur la terre, à marcher selon les voies de Dieu. Même il est écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Et, c'est intéressant, dans, euh, dans, dans Exode, lorsqu'on prend d'autres versions de la Bible, parlant de, ce, de cet ange-là, on dit euh, euh, que ne, ne, ne l'exposez pas à l'amertume, à la tristesse, Donc, on voit un parallèle entre ces deux-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes appelés, comme Dieu a interpellé son peuple, hein, à suivre cet ange-là, à lui obéir, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à obéir au Saint-Esprit. Amen. Dieu interpelle son peuple Ça, c'est la, la, la quatrième, c'est la dernière. Voir que, que Dieu utilise pour interpeller son peuple à l'obéissance, c'est que Dieu interpelle son peuple en lui donnant des promesses. Exode 23, à 24 à, 20, à 26, la Bible déclare, « Tu ne te prosterneras point devant Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. » Donc vous voyez d'où j'ai tiré mon, mon thème. « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. » Et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. En fait, Dieu ici fait référence à leurs besoins. Que ce soit au niveau de la nourriture, la santé, la fécondité ou la longévité. Et on voit ici, c'est que Dieu le promet par, par rapport à ça. Vous me servirez et voici ce que je vais faire. Vous m'obéirez. Vous allez faire ce que je vous dis et voici ce qui va suivre. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis.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 Donc, ici si Dieu dit « Je vais vous donner la victoire ce, euh, devant toute adversité, vous serez victorieux. Je vais combattre pour vous. » Et vous remarquez que Dieu dit que la seule chose que vous avez à faire, c'est de m'obéir. Moi, je m'occupe du reste. Moi, je m'occupe de vos besoins, moi, je m'occupe de vous donner la victoire. Mais vous, ce que vous devez faire, c'est d'obéir. Je la chasserai peu à peu l'heure de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le... Désert jusqu'à jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays. La promesse de Dieu pour son peuple. Ce pays-là, vous allez le conquérir par ma main. Tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point ton pays de peur qui ne te fasse pécher contre moi. Donc là, ils sont entrés dans, là, là, dans, le, dans le désert. Donc, ils sont au début de leur, de leur, de leur pèlerinage dans le, dans le désert. Mais rappelez-vous, Dieu dit qu'il a un lieu qu'il a préparé pour eux. Donc il y a une terre promise, donc il y a le pèlerinage, et la terre prise. Mais il dit, je vous ai donné des lois, je vous ai donné des préceptes. Obéissez à ces préceptes. Maintenant, pendant votre pèlerinage, mais aussi après, je vais focaliser sur pendant le, pendant le, le pèlerinage. Parce qu'on est, ils sont encore dans le désert. Donc, obéissez à ça, et voici ce qui va arriver. Donc vous avez une promesse au bout, mais pendant que vous êtes là, dans le désert, dans, le, dans ce temps de pèlerinage, obéissez à ce que je dis. Ce que vous avez à faire, c'est d'obéir à ce que je dis. Moi, le reste, je m'en charge. Aujourd'hui, comment ça, ça s'applique à nous aujourd'hui? Eux, les promesses, c'était une terre, une terre physique. Mais la nôtre est céleste. C'est dans la foi que tous sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de les appeler, d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité. Amen. Tout comme dans Exode ici, Dieu dit que j'ai préparé une, une, un lieu pour vous, où l'ange va, va vous conduire. Également ici, pour son église, Dieu a préparé une cité. Mais une cité céleste. Ça, c'est la promesse. Mais Sur la terre, nous sommes en pèlerinage. Et la Bible dit que ces choses, dans, dans 1, Corinthien, ou 1 Corinthien, oui, ces choses qui leur sont arrivées doivent nous servir d'exemple à nous. Eux, durant leur pèlerinage, ils n'ont pas obéi à Dieu. Et la Bible dit dans l'hébreu que Cette génération-là, a été, c'est à cause de leur incrédulité qu'ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Mais leur incrédulité a provoqué quoi leur désobéissance. C'est parce qu'ils étaient incrédules qu'ils ont désobéi à Dieu. Donc ça, ça doit nous servir d'exemple. Durant le pèlerinage, ils n'ont pas, pas obéi à Dieu, à ce que Dieu leur a dit. Donc, tirons exemple de ça, tirons inspiration de ça. Et nous, aujourd'hui, durant notre pèlerinage sur la terre, ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. La promesse, elle est là. La cité, elle est là. Elle nous attend. Mais pendant que nous sommes sur la terre, ce que Dieu nous demande, l'obéissance. Comme le peuple dans Exode. Je m'occupe de tout. Mais vous, ce que je demande, c'est votre obéissance. Parlant de cette cité céleste-là, on a. La Bible donne quelques informations là-dessus. « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Donc, notre espérance n'est pas morte, elle est vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ, d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, cet héritage-là, en fait, il est parfait. Il est excellent. Et c'est ce qui nous attend. Ce que Dieu demande, c'est l'obéissance. Pendant que nous sommes là, Donc ici, la quatrième voie qu'on a vue, c'est que Dieu ici interpelle son peuple hein, en lui donnant des promesses. Donc en vue de ces promesses-là, nous devons obéir pendant que nous sommes sur la terre. De quand, voyez, depuis le début de l'Exode, quand Dieu s'est révélé à son peuple, Pardon, pas pour pas voir s'est mais lorsqu'il c'est révélé à Moïse au buisson Adam, Moïse a dit que si je vais auprès du peuple, parce qu'en Égypte, ils sont exposés à plein de dieux, ils ne connaissent pas l'Éternel. Et il dit, s'ils me disent, quel est le nom du Dieu qui t'envoie, qu'est-ce que je vais répondre bon, Je paraphrase. Et il dit, vous répondez, tu, tu, tu diras, euh, je suis. C'est Je suis qui m'a envoyé. Et quand il, quand il va, il leur dit, je suis m'envoyé. envoyé. Mais ils connaissent le nom, mais ils ne connaissent pas encore le Dieu. Et Dieu le fait, fait sortir d'Égypte. Il, il, il, il opère un prodige. Ensuite, la... ensuite les, la caille, ensuite l'eau qui, qui sort du rocher. Donc, Dieu se manifeste à son peuple à travers aussi des prodiges. Mais ça ne s'arrête pas là. Il se manifeste à eux, il manifeste sa nature à son peuple à travers les lois, les commandements qu'il donne à son peuple. À travers ça, ça leur envoie un autre niveau de connaissance et de compréhension du Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Lorsqu'on voit les, les commandements, les lois et les préceptes donnés par Dieu, ce qui saute aux yeux, c'est que Dieu est saint et il est plein de sagesse. Et là, il nous, est, nous sommes exposés à cette sagesse-là. Et ce qu'il nous demande, c'est d'obéir. Ah, par, par rapport aux jeunes c'est ce matin que c'est venu dans, dans ma tête que, parce que ma, ma mère elle était très très au niveau euh, de l'éducation, elle était très stricte et, et moi quand j'étais jeune bon, je suis encore jeune mais quand j'étais plus jeune <rire> euh, ma, ma mère mettait plein de barrières bon, pour moi c'était des barrières ne fais pas ci, ne fais pas ça, couche-toi à telle heure, ne touche pas ci, ne touche, ne touche pas à ça. Et là, je disais que ma mère est méchante. Et elle elle n'est pas gentille, elle me veut du mal. Hein? Et, et, et je me comprends avec mes amis. Il dit donc, mes amis sont, con... les parents de mes amis permettent ci, permettent ça. En fait, les parents de mes amis, un exemple, Les parents de mes amis hein, euh, permettent qu'ils qu dorment à minuit. Mais moi, ma mère, à 20h, elle dit d'aller dormir. Ça, c'est injuste. Et ma mère est méchante. Et vous, vous, vous, vos parents sont gentils. Mais je vois ça comme étant des barrières. Mais, mais aujourd'hui... Comment? Euh, non, il y avait euh, 9-10 ans. Ouais, autour de 16 ces... Ouais. 9, 10 ans. Et, et aujourd'hui, vraiment, j'ai dit merci, maman, d'avoir mis. Oui, Jean-Claude. Jean 14, 15 ans. Euh, euh, il ouais, faut que je cherche, hein. Oui. Euh... Oui. Comment? Non, non, la, la, les règles sont restées, mais je cherche un exemple. Euh... Comment? Non, non, c'est bon, mais je, en tout cas, je vais parler un temps, je vais chercher dans ma tête. <rire>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 Que la graisse des bétails, des béliers plutôt. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Qu'est-ce que j'ai fait Ok. Notre obéissance à sa parole, aux commandements qu'il donne. Et la Bible est remplie de ça. Non seulement les préceptes, mais aussi les commandements. Et parlant de l'exemple de l'adolescence, je, je, je, je, je me rappelle d'un, c'est que... Ma mère me permettait, mettons qu'il y avait une fête chez des, des amis, elle me permettait d'y aller. Mais elle, me, elle, elle posait trois conditions. Trois conditions. Ne fume pas, ne consomme pas d'alcool et sois là à 21h. Même si la fête commence à 20h, soit là à 21h. Même si la fête commence à 21h30, soit là à 21h30. Comment? <rire> oui, je disais, ce n'est pas juste. C'est ça. Pourquoi mes amis ont le droit d'être là-bas jusqu'à X, heures, mais moi, je ne peux pas. Il faut que je rentre. Il faut que je regardes tout le temps l'heure Pour, pour, pour, pour être là à, à 21 h Et si je n'étais pas là à 21 h bon, j'allais supporter les conséquences. C'est ça. Et ça, je considère comme étant des limites. Mais aujourd'hui, je lui dis merci. D'accord, euh, c'est l'exemple. Mais après, je, je peux t'en donner plein d'autres. Oui, Jean-Claude. Jean aujourd'hui, je lui dis merci. Oui. <rire> Donc, euh, c'est tout pour moi aujourd'hui.